Sur les dance floor, tu sens cette vibe qui t'attrape Danse, ton cœur jump sur la cadence On en transe, et je veux voir la foule qui se dépense Un coup de chaleur une légère démence C'est le mélange qui monte à la tête, y'a rien d'étrange Peut-être que c'est le fait d'être in En attendant, y'a pas de demi-mesure, c'est hors tendance Tripez, agripper, vous à ces sondés Qui viennent inonder les casques et les platines des DJ Mixer le tout et que la salle soit enflammée Je t'invite à te laisser aller Que le son t'imprègne que l'extase dans tes pour règne Faut que rien te prenne, que la base te prenne Là où tu veux qu' Celle de kick, hip hop, trance, de bassline, cousin. Un trip, bref, un pur dream. Ok, c'est LXT versus tout patch. Tu connais la team, bouge ton Vadigger sur un son qui qui pète passe. Que les watts explosent et que le son soigne. n'est pas le track, la karmique, c'est Strath, DJ. Production FLP, oh Kidjay. Laisse aller ton corps, laisse aller ton esprit. Laisse on tue les yeux, la bain, tout est sans fils Laisse-toi emporter au moins et ne reviens qu'à la fin. Laisse le son en toi, Se son en toi, laisse aller ton corps. To emporter, au ces bons chemins, tu t'as pris. Eles se sont rentrées en toi, et oublie ce que tu Laisse aller ton corps, laisse aller ton esprit, laisse onduler sur la vague. Laisse-toi emporter au loin et ne reviens qu'à la fin. Laisse-toi entrer en toi, se toi entrer en toi. Laisse aller ton corps, laisse aller ton esprit. Laisse son tuer sur la vague, de tes sens et esprit. Laisse-toi emporter au long, c'est ton chemin que t'as pris. Laisse-toi entrer en toi et oublie ce tournoi. Laisse aller ton corps. Wszystko